such a lonely day and it's mine today it's that i'm glad i survived for change and in the bad times i feel myself La son visage et envie elle en vit d'elle sans jamais la voir touchée toi je sauver je Écrit, mais mon écran format des de sentiments Ma DSL, DSL n'est pas vraiment réelle pour vous un homme et une femme et c'est tout un programme Sur RTL2. dans un instant on va écouter trio Julien Doré REM aussi pour rejoindre le Drive RTL2 à partir de 16h avec Eric Jean-Jean et Mathilde de Courgeot vous pourrez jouer au bootleg je vous le rappelle pour gagner une console Nintendo Switch bonne fin d'après-midi et bon week-end avec RTL2 57 millions d'albums et 75 millions de singles Just like Invite à l'unique concert en France de Pink. Lorsque vous entendez deux titres de Pink à la suite, soyez les premiers à nous appeler au 3228. RTL2 vous a réservé le transport, l'hôtel et vos places pour le concert de Pink le 3 juillet à Paris La Défense Arena. Pink en concert, forcément sur RTL2, la radio pop rock. 50 centimes la minute plus prix de l'appel. Au chant et la vie change.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 showroomprivé.com présente Je suis Vaillant comme Vaiana et moi rusé comme le capitaine Crochet Moi j'ai mieux qu'un crochet, le sabre de Jack le Pirate et moi j'ai le pouvoir magique de la Reine des Neiges et moi je connais deux héros qui vont aller se coucher pour être en forme pour demain Oui, oui mon capitaine, capitaine. Pirate ou princesse, choisissez votre camp avec showroom privé à vous Disneyland Paris à moins 35% avec séjour offert pour les moins de 12 ans pendant le festival Pirates et Princesse showroomprivé.com Il est urgent de se faire plaisir Tous les jours, 16h-19h, le Drive RTL 2, avec Eric Jean-Jean et Mathilde Courgeot. Cette semaine, jouez au bootleg du Drive à 17h30 et gagnez une console Nintendo Switch. Avec le Drive RTL 2. 4,29€ la galette Vous me prenez vraiment pour le roi Des imbéciles Et pourtant c'est vrai, jusqu'au 6 janvier, la galette frangipane ou aux pommes 6 8 est à seulement 4,29€ chez Netto.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 Carrefour, on a tous droit au meilleur. Chez Carrefour et Carrefour Market, c'est le moins encore moins cher. Avec la prime Carrefour, il y a 10,